Soir, nous ferons exception à la règle et serons tout ce qu'il y a de plus poli, courtois, sensé, protocolaire, avenant pour ne pas dire charmant. Étrange, n'est-ce pas, de la part de personnages disjonctés, tordus et pratiquement toujours dégoulinants de sang et de méchanceté. Tellement étrange qu'à bien y penser, Et、simplement, le fait d'en par parler me fait radicalement changer d'idée. Non, nous ne serons pas gentils et aimables ce soir. Et on vous emmerde tous autant que vous êtes bande de cimiens accros des insultes. <rire>、ah, ça fait du bien de redevenir soi-même. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant dont l'enseigne appliquée haut de la porte de leur cabinet indique. Certifier Undead Incorporated, c'est de bon a u g u r Priez pour ne pas y survivre à foi. Casphere is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Go.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 89%! We've been in the same time as a handbag, the co-poet, j a c r i e the Zambikin, the best of self. The Zambikin can't do what you need to do for the Zambikin. We're all o i v i n g we're all living. N'attend the dream and command it dès aujourd'hui. And up where they're and up the world's famous zombies. <laughs> Pas、ah, la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 9 novembre de l'an de Disgrâce 2010. Je suis le Dr. Payne Pandragon et le pantin de service qui est à côté de moi est sinistro. Eh oui, j oublié mes cordes, monsieur Ndreux. Ou tu t'es affranchi, un des deux. Affranchi. Affranchi. Affranchi. Nouveau、okay. <rire> slogan des pantins de service. Les pantins de service. Comment vas-tu? Poppy, i Poppy, i Poppy, i juste Poppy. i C'est déjà trop. Oui. C'est déjà ça, trop. Pour ça, j'ai juste dit Poppy, i parce que j'aurais dit ça va bien, t a u r a i s dit ça marche pas, ton enfant. <rire> non, effectivement. Il aborde fièrement son gilet des Bottle Surfers. Oui, monsieur. <rire> Acheté chez Metal Punk. Eh <rire>、ah, oui. t a s qu'à faire de la pub. Ben oui, mais on en reparlera tout à l'heure de ce cher Pierre. o n vient d e t e n d r e une demande spéciale pour John s u p e r la pièce de n a p a l Death, là, étant Twist the i f e Slowly, que l'on retrouve sur Fear, Infinite and Despair, les ouvertures de cet album de 1994, qui est paru sur l'étiquette Eric, et qui était aussi la pièce qui était paru sur le premier,、euh, le premier film de Mortal Kombat. Ça se peut, j'ai pas vu Mortal Kombat. C'est ce que je me disais. Mais、aussi. à l'époque,、euh, la mi-90, si je ne m'abuse, où、euh, le jeu vidéo était super cool. Ah, je ne sais pas. C'est jeux... des combats, l'un、oh, oui, à、oui, contre、oui, l'autre. Je le... pense que c'était le Super Nintendo qui avait ça. au jeu. Je pense juin, que oui,、quoi. oui. Ah, c'était cool. Tu l'as encore, moi, ce s t p e r Nintendo? Moi aussi.、Hein? Un、ouais. SNES, c'était cool, ça. Ouais, en fait, avec le Super Scope. Je p e n s e que j'ai les trois premières générations de Nintendo? J'ai pas la première. Moi, j'ai le SNES, le N64, on a le GameCube.、Euh, mes gars, ils ont la Wii. Ils ont chacun Game Boy Advance. Ils ont un ou deux DS, je pense. Ah, Mais, ouais.、Oh, ben, vends pas ça, parce que ça prend de la valeur. Ben, ouais, c'est ça, c'est、ouais, ça. ça tout、ouais. Puis、euh, le SNES, c'est la console la plus solide ever. Le, ouais, je sais pas. Ouais. Ben,、euh, qui t'a dit ça, toi? Ben, j'ai lu sur le net que c'était oui, c'était la plus solide. o、okay. k Puis oui, par expérience, c'est la plus solide. Elle a passé bien des,、euh... Ben, elle <rire> fonctionne encore très, très bien,、ouais. tandis que la N64, on a certains problèmes avec, des fois,、euh, la cassette a comme, e、euh, u comme si la machine a, a restarté tout seul、ah、ou,、ouais. euh, oh, on était pas là. Moi, je me rappelle pas, m o n 1 6 4 ça fait longtemps que je l'ai pas étudié. Peu importe. Juste avant, nous avions une autre demande pour j o h n s Supper, Fear Factory, la pièce Zero Signals que l'on retrouve sur The Manufacture, qui est mon album préféré de 1995, p a r u sur Roadrunner Record. En fait, j'ai connu Fear Factory avec cet album-là en 1995. Slayer e t la pièce c a t a t o n i c Qui est extrait de l'album Christ Illusion, qui est l'avant-dernier album de cette formation légendaire du trash metal 2006 sur American Recording. Overkill, t i r Overkill, oui. Overkill. Overkill. overkill hey, tu overkill. parles en a t e l è t e voilà. Oui, Overkill. <rire> Et la pièce、oh、Ironbound que l'on retrouve, c'est la pièce éponyme du même album. Dernier album de cette formation paru il、euh, y a quelques mois sur E1、euh, Music. Et ça me fait dire que. C'est qui, Sam? Ça me fait dire. OK, ça te fait dire. OK. Ça me fait dire, c'est le, c o u s i n de Sam m o m e n comme dans les pièces. o e t u t e u que ça m'a fait renouer avec Overkill, une formation que j'avais comme m i s de côté sans m'en rendre compte depuis bien, bien longtemps. Et que, ouais, je voyais le nom. C'était、euh, rendu Over, Overdust. C'était, ouais, c'était, ouais, effectivement. <rire> c'était Overdusté, oui. Ben, même pas parce que je. Je ne peux même pas dire si... Je pense que j'ai un album d'Overkill, pis u je me rappelle même pas lequel. Overblank. <rire> C'est pas vrai, mais p a n me t r o u v e r a n soirée longue. <rire>、euh, mais je te vois pas vraiment l'attrait pour ça, pis.、Euh, ben, moi, tu regardes, tu disais tantôt que ça, ça existait depuis 1980. Ouais. Pis on se demandait pourquoi j'ai pas accroché ça,、euh, sur moi ça,、aussi. à l'époque. Ah,、oh, OK, d'accord. Je sais pas. Honnêtement, Sinistros, il、euh, y a tellement de choses qu'on qu a pu découvrir à l'époque. On peut redécouvrir et découvrir aujourd'hui que, normal qu'il y ait des titres à un moment donné qu'on skippe. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, Iron b u n d c'est un très bon album de trash metal. Je le recommande aux amateurs du genre. C'est, c'est bien fait. C'est, c'est honnête. c e s j'en r é i v e n t e pas la roue, là, mais c'est vraiment cool. Et,、euh, nous avions ouvert avec une demande spéciale pour Yohan, une pièce de death. La pièce étant Baptized in Blood, qui tire de l'album Scream Bloody g o r e de 1987. Ça se peut-tu qu'il chantait un peu comme Jeff Becerra de Possessed? Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. L'autre n'existait pas. Il y avait comme un point d'interrogation dans ma face. L'inverse. tant minutes. C'est juste malheureux que ce ne soit qu'un point d'interrogation. <rire>、oui, oui, oui, ça rappelait un autre point. Oui, effectivement. Non,、euh, bah, dur à dire.、Euh, Chuck Skaldener a eu différents. Parce que Def, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça réellement. Mais ce que j'entendais tantôt, j'avais l'impression que c'était Possess en, en, en version plus technique. m e t t o Non, s、ouais, n moi, c'était Def. D'accord. Mais, s k u l Dunner avait des,、euh, différentes influences qui ont transpiré énormément tout au long de la discographie de la formation. Et même dans les derniers albums, c'était rendu beaucoup plus progressif. Oh!、Oui. Moi, je pense que Scream Bloody g o r est e un des très bons de la discographie de Def. e h je préfère les Procy, mais quand même, bon. Ceci étant dit, ce soir,、euh, ben, contrairement à ce que j'avais pu annoncer sur,、euh, les, sur le web, Euh, je pensais que Sinistros devait nous présenter le dernier Enslaved. Je devais vous présenter le dernier Enslaved, mais à la dernière minute, c'est-à-dire hier,、euh, en arrivant de travailler, il y avait un CD dans ma boîte à mal,、euh, puis je préférais passer celui-là parce que c'est une formation québécoise. Fait que j'aimais e r mieux passer la version québécoise prise là, puis passer Enslave la semaine prochaine. Ben, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, tu vas nous passer l'album Axioma et i c a u d i n i de Enslave. C'est le dernier album, effectivement. C'est le dernier album,、oui. c'est. Puis il se peut qu'il y ait un Two For Thursday. Ah, ça se pourrait. Tu vas passer quoi, deux albums d'Enslave?、Mmh, ben, la moitié d'un, puis la moitié de l'autre. <rire> bon, le punch est dévoilé. <rire> ah, dos! <rire> Euh, mais non, mais ce soir, nous allons avoir quand même une présentation d'album qui est celui, le dernier album de Demo Borgir qui est Abra, Adabra. b r a a Qui, moi. Fait qu'on a un 2 4 d aujourd'hui y a aussi. Eh,、hey, on dit 100. Ben, dans fait, en fait, on en a 5. On en a 5. On en a 2. On en a 2. On e pour, pour aujourd'hui. Ben, non, on n'a pas 2. On a juste un groupe. Ah, tu veux dire, d'album? Oui, oui. Ok, deux, oui, deux, oui, deux oui, deux oui, oui, oui, oui. Oui, oui. Ben, oui. Ben, s e m a n e prochaine, ça va probablement être la même chose.、Ouais. Oui, il y a bien des chances. Soit dit en passant, avant que je l'oublie, il est possible, je dis bien sous toute réserve, mais il est possible que notre,、euh, notre ami、euh, Tower, le Hellborg, se joigne à nous, peut-être pas la semaine prochaine, mais possiblement plus l'autre.、Euh, donc, euh, Tower voudrait nous présenter le dernier album de Forbidden et de. Athéiste. Athéiste. a t e J'ai pas eu l'occasion d'écouter encore, mais c'est le premier album en 17 ans. Euh, o、oui, u oui, le dernier album officiel il est sorti en 1993. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? s u r n a n l é q u e r i e des fraises? Bien, ils ont peut-être bien composé de quoi de très bon, là. À <rire> ce ouais, que j'ai entendu dire, c'est excellent. Ah, b e n écoute.、Euh... 17 ans à composer un album, c'est extrême. Ben, mais... C'est rendu quasiment comme Boston. là, f i n a l e m e n è t e m e n Je l a i d i t Guns N' Roses. b En en fait, Axel Rose, q u i a q u u n a fait ça. r Lui lui, a pris 15 ans pour une pourriture. Écoute, je l'ai même pas entendu. Ah non, C'est vraiment pourri. là. j e l'ai même pas entendu.、Bon, non, non ce n'est pas bon. Non. là. Non, non, ben, Peu、bon. importe. La Hellborg viendrait probablement aussi nous présenter sa capsule hommage à Slayer. Excellent. C'est à confirmer. Quoi qu'il en soit, Ce soir, Sinistros, à l'instant, dans peu de temps, nous présentera un album. e h oui, il s'agit de l'Ange le... de glace de la formation montréalaise Lacrima Mortalium, qui fait dans le Black Doom. Vu que c'est des pièces très longues, j'ai choisi les trois premières de l'album. C'est excellent, c'est très, très bon. Et c'est tout. Et c'est tout, j'attends. u t t u l é c o u t e s en plus, là? Ben là, ça aiderait peut-être un peu à présenter l'album. Ouais,、euh, t'as pas compris que moi, je t'ai pas, peut... pas là pour t'aider. Quoi qu'on peut présenter un album, puis laissez faire, vous l'écoutez. Ben oui,、dire. ça serait original. Ça serait bon. On、ça. vous présente un、on、album. Présente Regardez. Présente. Regardez, il est là. <rire> <rire>、euh, évidemment, vous n'avez pas vu que je présentais une pochette au micro. On vous présente un album. Allez voir ce MySpace, p a chaleur de n o u s e s Voilà. Mais on va écouter ça à l'instant. L'Acrimé Mortalium et l'album L'Ange de glace. On commence avec la pièce La Nuit. C'est tout à propos. On va-tu dormir un petit peu Go、oh.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 La <langue. S 2> fou, ça. 89%。 Avez-vous eu peur de cette musique lourde et ténébreuse? Ténébreuse, mortelle, morbide. Morbide. Non, c'était très bon. Oui,、euh, c é t a i t bien. l é c r é m a Mortalium de Montréal,、euh, tiré l l de l'album L'Ange de glace, paru en 2010. On a entendu、euh, L'Ange de glace. Tout juste avant, c'était t é n è b r e et la Nuit. Finalement,、euh, Il fait frette fret. la nuit, hein?、Mais、il fait noir aussi. Il fait noir, la hein?、Ouais. Ténèbres la nuit,、euh, l'ange de. Seigneur, oui. Ben, écoute, c'est digne d'un groupe qui évolue dans le dos. Il faut que ce soit. frette、euh, et n o i r Lugubre et, et noire ou... noir t foie-voile. Et humide peut-être aussi à l'occasion. Humide, ben, ça dépasse. Il fait moins de 30 ans, il n'y a plus d'humidité. Ça commence à être.、Euh... Ah, pas de souève, là.、Oh, c'est vrai que ça. o u i ok. C'est le bord、oh. du pilote, correct. Mais toi, tu ne connais pas ça, le bord du fleuve. Non. On se met r o p creux d'intérêt. Moi, je ne connais rien que le bord de la rivière.、Ouais. Euh... C'est la rivière, quoi, déjà, vous autres La rivière de Nicolette. Ben oui, évidemment. C'est un Adon. e t tout un Adon, tu vas me dire. Tout un Adon. <rire> Puis, imagine-toi, on se je jette dans le fleuve, on parle de ça. Tu n'es pas sérieux, toi. Tu te dis. Tu veux Oui. C'est tout un pays, Nicolette. <rire> un méchant pays, oui. C'est、ouais. pour ça qu'on appelle n é c r o l e t Je ne comprends pas. C'est pas grave. Là,、ah, okay. Ça ne doit pas être important, hein Non.、Okay. Ah,、hey, et toi, là, euh, je pense à ça, là. Tu vas-tu te la fermer? Non. o、okay. k、euh, côté spectacle à venir directement dans la région trifluvienne, Trois-Rivières, m é t a l nous p r é s e n t e r o n s le vendredi 19 novembre au, au chic cabaret, r o c a f é l e s c e s p u chic cabaret. Oui. Ben, ça faisait longtemps, je l'avais pas dit. <rire>、euh, formation f u l k d e Middle East, qui se veut un hommage à SOD, qui met en vedette, entre autres, notre, notre collaborateur, J.F.Poul、euh, ouais, Gonas.、Euh, ouais, euh, son baptisteur doit être assez long, lui. <rire> Notre ami Jeff. Et le, ben là, je ne peux pas dire si c'est une formation ou si c'est un artiste seul. Je l'ai rencontré au Metal Fest.、Euh, c'est un gars, je pense, qui vient d'Abitibi. Ça s'appelle Meu.、Mm. Meu comme une vache, là. Meu.、Mm. Euh, bref, euh, je ne peux pas vous donner très, beaucoup de commentaires là-dessus. Je ne connais pas beaucoup ça. Mais, ça sera vendredi 19 novembre au Rock Café Le Stage. Il est 19h. Il en coûtera 5 dollars. Et c'est pour tous. Et samedi 4 décembre, toujours hein, ce chic établissement qui est le Rock Café, le Rock, comment déjà, le Rock Café Le Stage? Le Rock Stage, Cabaret. Le、euh... Cabaret, Rock Cabaret, Cabaret. Le Stage. Ouais, c'est ça. Bon,、okay. ben,、oh, on parle français maintenant, tu sais.、Euh... Ouais, ben, c'est important, m e、euh, de bien parler français. C'est r o c h Café Le Stage. Le, le, Roche le, Café le, Ciseaux. Non? <rire> Roche Café La Seine. Roche Café <rire> La Seine. Voilà. <rire> tu l'as dit, Bouffi. Pauvre con. Euh, donc, euh, les formations Merkaba, Sons of Seth, Midnight c r a s h e r s et Beyond Atrocity. Oh, Beyond Atrocity. Il、euh, y a、ouais. trois ex-lapses of memory là-dedans. Tu vois? Oui. Oui. Bien, ça, ça, existe, ça. ça doit faire、euh, presque un an.、Là. Avant ça, c'était、euh, A Better Way Forward qui figurait sur la compilation PolyOnline. OK. D'accord. Donc, c'est trois ex-bandmates donc...、ouais, d e o n avait comme compris.、Là. OK. <rire> c'est autre chose que tu veux dire. Là? <rire> OK, je te coupe. Peux-tu continuer? Non. Bien, ça ne me dit plus de le dire. Je dis plus. OK. Non, je répète.、The、Mark Abbas, Sons of Seth, Midnight Crashers, Beyond Atrocity. Et rien à rajouter. Aïe, a l e z Samedi, le 4 décembre prochain, au Recafé, chez Cabaret r o c a f é Le Stage, c é t a i t à 19h30. Il en coûtera 8 et c'est pour tous. Nous reviendrons plus tard avec les spectacles qui sont à l'extérieur de la région immédiate trifluvienne、la、et tri mauricienne. La trifluvie. Les t r i f l u v i a n n i c i e r s Et maintenant, il est 21, 22h10 ou 9, pratiquement 10 minutes. Et nous allons attaquer、euh, un autre album. Un album? Un album. Pour、euh, te réserver le close-up de l'émission avec des trucs qui ne sont,、euh, sont pas reposants. Pas bon, pas bon, pas bon, pourri, non, pourri. Non, non, pas non, non,、bon. non, non, non pas cette semaine, c'est moins payé. Non, c'est pas p a r é Cette semaine, tu te forces un peu. Ouais, j'aimerais ça tu te forces plus souvent. Ok, là, bon, on va essayer. Non, mais il faut, faut que je fasse un peu ton procès.、Hein. Généralement, il faut, <rire> il faut que tu comprennes que je te garde comme un. Comme co-animateur, par pure charité. Je le sais. <rire> Parce que je trouve ça à chier ce que tu je fais. Je l'avais compris. Tes choix musicaux sont poches, sont moches, sont plates et sont surtout très longs à écouter. Oui. e n s u i t e de ça, ta co-animation est poche, est longue, est moche. e s t longue. à écouter. <rire> <rire> <rire> et troisièmement, ta personnalité. Ta, com ta compagnie est longue, est poche, en <rire> fait. Et que dire de sa personnalité qui est poche et moche et longue à supporter? <rire> Mais je suis quelqu'un de tout à fait attentionné Chalida, envers Chalida. mon prochain、ouais. et je me dis, ben, s'il insiste tellement pour descendre de Nicolette à tous les mardis, je vais lui ouvrir la porte. <rire> Quel chevalier! Ben, non, sinistre, c e s t bien que c'est bien pire que ça. Mais,、euh, <rire> je t e te... sais b e que c'est pire que ça. Je t'ai laissé quand même faire le close de l'émission avec des trucs qui vont nous,、euh, Regaillardir. Regaillardir, effectivement. Pour tout de suite, nous allons écouter、euh, cinq Quelque pièces. Quelque chose de long poche. Et... <rire> <rire> et moche. Moche, c'est <rire> surtout long à écouter. À <rire> vous, quand on e s bien, on se rigole. On rigole beaucoup l'un de l'autre.、Euh, on va écouter、euh, cinq pièces. tiré porte titre dernier qui Barguer Abra d'abra. du de Demo qui porte le titre de album le Je sais qu'il y a quelques semaines qu'il est sorti et je sais que probablement plusieurs d'entre vous l'ont déjà découvert. Peut-être. Mais même on s'en fout! Peut-être même pas, c'est ça le p i r e parce ouais, que. Mais c'est ceux-là qu'on le, va les rechercher. Je parcours le net à droite et à gauche, puis j'ai pas vu de, de, de discussion sur、non. cet album encore.、Euh... Ben, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti non plus. Ben, sinon, je dirais, j'ai dit quelques semaines, là, puis c'est généreux. C'est chaud, là. là, là c'est ça. ça. Euh, encore s n petit h d a c e un petit ben peu. Ben oui, regardons ça. Même les, les replis t'ont d i Jupac, il. Ben il ne veut pas se r p l i e r C'est u n o n C'est le f u n Je me suis procuré l'album、euh, récemment. J'avais entendu quelques extraits、euh, il y a quelques temps à peine, sans pouvoir me faire vraiment d'idées précises. Et j'ai écouté attentivement cet album le week-end dernier de façon、euh, répétitive. Et je conclue ceci. Il est évidemment moins bon que Insorted e d i a b o l i qui est son prédécesseur, que je trouve tout à fait merveilleux. Mais Abra Adabra est un très bon album. Est-ce que j'avais mis dans le mille en disant que c'était pas mal Old Manchild? Non, comme toujours, tu t'es encore trompé parce que t'es long, t'es pas、oh, chassé. Long à écouter. Long à écouter.、Euh, par m o m e n t peut-être. Moi, j'ai trouvé que t'avais ta qu be écu... beaucoup de riffs. La première écoute, de... oui.、Ouais. La deuxième écoute, Un peu moins. Et la troisième écoute. o n ami s Galder, d'ailleurs. Ben, probablement. OK. Mais,、euh, la troisième écoute, je commençais à le replacer beaucoup plus dans la lignée des Dimo Burger. OK. De ce qu'ils ont fait par le passé. Bref, je, j laisse tous vous en faire votre prop propre opinion.、Euh, Dimo Burger formation qui vient de Norvège Oslo, qui existe depuis 1993, quand même. Et ce sera leur huitième album, si je ne m'abuse, effectivement, a d a b r a qui est sorti sur l'étiquette Nuclear b l a s t Donc,、euh, nous allons entendre successivement les pièces, la pièce d'ouverture qui est une introduction, Xibir, suivie de Born Treacherous, Gateways, Chess with the Abyss, et la pièce Dimu m Borgir. q u i、oui. Sur le J-Pack est repris en, en version、euh, symphonique instrumentale et c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire quoi, Dimu m Borgir? Je l'ai lu l'autre fois, et je m'en souviens plus. Moi non plus, mais on va revenir avec la réponse après l'écoute. D'accord. Donc, abra,、euh, adabra. Go!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 i l s envahissent les ombres de Sifu pendant deux heures, encore une fois cette année. Les b i t r a v s hurlantes, votre dose d'humour, d'actualité, de légumes, les lundis de 16 à 18h, en rediffusion les samedis de 16 à 18h, à Sifu 891 FM. <muches> bon, je sais, je sais. <rire> faut juste que je déris un peu, faut que j'aille dorer. C'est <À Mexico. S 1> 89ポ ça。 La formation norvégienne des Mauborgirs. Qu'en penses-tu? Bien, C'était très bon. Oui, tu aimais ça? Oui. Oui,、ouais. Honnêtement, je pense que c'est un bon achat. Il y a ce certains riffs à la h a u t e m a n c h i l e mais finalement, c'est. Il y a même certaines passes à la Samaël. À la Samaël, <rire> effectivement.、Ah ouais. Mais Non, c'est Galder, finalement. C'est. On voit vraiment que Galder a, a, a comme pris sa place d a n s la formation et qui amène ses idées. Oui, ça, ça donne un bon produit.、Euh, juste à l'instant, avant la publicité, on a entendu la pièce、euh, titre de la formation, Dimoborgir. Et Dimoborgir est à la fois la signification en islandais signifiant château brumeux, brumeux. mais aussi c'est le nom d'une cité. cité, je pense, qui était construite sur,、euh, des fonds de lave. De lave,、euh, ouais, c'est ça. Effectivement.、Euh, donc, on a entendu Démo Borgir.、Euh, je pense que c'est la première, e n en fait, c'était la première fois qu'ils avaient une pièce qui portait le nom de leur formation. C'est auparavant Chess with the Abyss qui,、mm, je tendrais à dire que c'est ma préférée de l'album.、Euh, Gateways auparavant. Born t r a i t o r o u s Et L'introduction e Xibir h que l'on retrouvait tous sur Abra Adabra qui est paru il y a quelques semaines sur、euh, l'étiquette Nuclear Blast. J'espère que ça vous a plu.、Euh, moi, personnellement, beaucoup. Et je crois que Sinistros e aussi. Ça s é t e n t dit, il incomble à ce triste personnage qui est ce sinistre Sinistros. e Oui, c'est sinistre longtemps, ça. Tout à fait. De nous amener vers le dernier tournant de cette édition des réanimations avec des abominations. Oui! Deux abominations québécoises pour commencer,、euh, qui sont à peu près dans le même style musical, mais à des années-lumière l'un de l'autre.、Euh, C'est-à-dire qu'il y a une formation de 1987 et une formation d e 2009.、Mais、il s'est passé à peine 22 ans entre les deux. Bien, C'est des années-lumière, ça, 22 ans. C'est vrai? Oui. Ah, OK. Mais ce n'est pas la même conception des années-lumière, mais、si、tu le dis. Dans ma tête, ça dit e x t r ê m e m e n Oui, c'est、cool, vrai, dans ta tête, il y a bien、euh, des choses. Il y a bien des étoiles, bien des、ouais. affaires. Oui. Euh, on va commencer avec、euh, la formation、euh, Aggression, avec la pièce Dripping Flesh tirée de l'album The Full Treatment de 8 7、euh, Et on aura la formation、euh, québécoise Bomb Nation, avec la pièce Mad Dog、euh, tirée de Hazmat、euh, de 2009.、Mm -hmm. Ben, écoute, on a le temps de revenir f a i r e une dernière、tours. petite intervention. Ben, on va avoir trois autres <rire> tours n e après si on a le temps.、Quelle、bon, été, ben, 42, si on fait ça vite. N'oubliez pas de vous rendre chez Metal Punk pour aller voir notre ami Pierre et vous commander toutes ces belles musiques que nous avons passées ce soir. Ben, musique, t-shirt, le kit a complet. Je... DVD. Il、ah, y a、euh... même des CD de p o ê t r e maudits. Allez-y. Il y a des CD de p o ê t r e maudits. Qui l'aurait cru Ben, Moi-même. <rire> ben, C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est peu dire. C'est pas rien, c'est peu. C'est pas oui, c'est ça. Allez, on va tout de suite avec Aggression. Go! Go. Dripping Flash. Last one. Et on vient d'entendre、euh, 21 Lucifers avec、euh, la pièce、euh, Art of Chaos. Ça r e n t e Oh, ça r e n t、oui, e <rire> Christie, ça. L'album, y a pas une t u n e au-dessus de 3 minutes. Ben, pour en mettre 18, il fallait qu'il fasse un compromis. C'est t i r é d a l b u m <rire> In the Name of,、euh, paru en 2006、euh, sur JMT Music. Tout juste avant, on a eu la formation de Québec, Bomb Nation. e x c e l l e n t formation speed metal euh, trash euh, crossover. Avec la pièce Mad Dog tirée de Hazmat.、Euh, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, Hazmat, achetez-vous l'album et regardez ce marqué en arrière. <rire> C'est pas une b o n n e pub, Oui. C'est 2009、euh, de, sur Profusion. Puis, on a commencé avec、euh, la défunte. Ben, défunte, sur Metal Archive, c'est marqué à c o r p s Actif, là, mais ça me surprendrait bien gros, là. a g g r e s s i o n avec Dripping Flesh tiré de The Full Treatment de 87 sur réédition Morbid Moon Records. Ça, non, c'est sur Great White North. Non, c'est f a r t a n Skeleton qui est sur Great White North. Non, t'es un impatable, c'est moi qui ai hérédités tous les deux. T'es sûr? Ouais. Ça、Full Treatment sur Great White North. Ah, ça veut dire que c'est. Non, mais en fait, les deux. Le, le, Forgotten Skeleton et Full Treatment ont été réédités sur Great White North et la version vinyle de Forgotten Full... Skeleton est sur Morbid Moon. Ah, d'accord.、Voilà. Ça veut dire que c'est Metal Archive qui est fourré. Ça, ça doit être ça. C'est cela. Bon, ben,、euh, c'est le temps de nous quitter. Mais oui, avec. C'est un... déjà.、Euh... C'est des... fini! <rire> enfin, dit-il. La semaine prochaine,、euh, présentation de Enslave. Oui, effectivement, c'est promis. À moins que je reçoive un autre,、euh, autre CD par la malle cette semaine ou par la tête, comme vous voulez. Mais,、euh, mais si tu ne le fais pas, moi, je vais le faire. Mais regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un deux, un, une pierre deux coups la semaine prochaine. D'accord. Je vais vous présenter、attende. deux albums. Parfait. Fait que, c'est sûr q u a n n e s l a v e la semaine prochaine, l'autre, b e ce sera une surprise rendue là, l o u je ne l'annonce pas. Et moi, à travers ça, je vous, vous enchanterai de, de petites musiques.、Euh, ici, tu auras des meilleures formations de troubadours.、Oui, Unkind Dark Music, la petite、va. musique de chambre. Et on s é q u i t e sur quoi, Sinistros? Eh, ben, on va terminer avec、euh, Immortal, avec la pièce t h e Rise of Darkness sur All Shall Fall de 2009 sur Nuclear Blast. Sur ce, allez tous. Vous faire foutre allègrement et see you next week. Hey, t'as parlé en anglais? Oh,、hein? quelle horreur! Merde!、Mais、nous vous voyons! Nous vous voyons! La semaine prochaine! ha ha ha! Go!